Bonjour à vous tous, voici les grands titres de ce journal. La Commission Vérité et Réconciliation dit avoir déjà identifié six fausses communes en mairie de Bujumbura des fausses communes des victimes des tueries de 1972. Dans une conférence de presse au jeudi, le président de la CVR a déclaré que l'ancien président de la République, Michel Micombero est jusqu'ici considéré comme le premier responsable. Et la régie des zones n'entend pas accorder un délai supplémentaire à la société Extraco pour l'adduction d'eau dans les quartiers nord de la ville de Bujumbura. Les travaux doivent se terminer ce mois d'août alors que cette société voudrait aller jusqu'à fin septembre. Et les jeunes bâtois de la colline Mourilé, en zone commune au Guendana dans la province Guitiga se plaignent de ne pas être intégrés dans les coopératives collinaires. Mais l'administration communale rétorque qu'il est difficile de les rassembler avec d'autres gens. Reportage à suivre dans ce journal. Et dans le reste de l'actualité africaine, le variant Delta Covid-19 fait des ravages à Dakar au Sénégal. Et le jeune Burkinabé Hugues Fabrice Zango, 28 ans, est entré dans l'histoire sportive de son pays en lui offrant la toute première médaille olympique ce 5 août en, en gagnant le bronze au triple. Ce voilà pour le sommet. Captez Issa oh écoutez la différence. Rebonjour, la société Extraco Burundi qui a gagné le marché d'adduction d'eau dans les quartiers nord de la ville de Bujumbura à partir de la commune Rugazi de la province Bobanza réclame une prolongation jusqu'à fin septembre. Demande exprimée ce mercredi dans une descente d'inspection des travaux de cette entreprise. Une descente que le directeur général de la régie des eaux a effectuée ce mercredi. Major Manigomba Jean albert a indiqué que cette prolongation est inacceptable et qu'ils doivent avoir terminé le 23 août, comme c'est écrit dans les accords. Arthur Cavabouchi a suivi ce déplacement. Reportage. Cette eau qui va alimenter les quartiers nord de la ville de Bujumbura sera captée à partir des sources se trouvant dans la vallée surplombée par les collines Nyamurenga avec deux sources, Niengarange 11 sources et Nyabatemba avec une source. Toutes ces sources se verseront dans un réservoir de 500 mètres cubes se trouvant dans la zone Muzinda. Nous sommes dans la commune Rugazi de la province Boubanza en déplacement d'inspection des travaux d'adduction exécutés par l'entreprise Burundi, qui a gagné son marché d'alimenter en eau les quartiers nord de bujumbura Mairie, Le directeur général de la régie des eaux, Major Manigomba Jean-Albert, a indiqué que les travaux seront achevés le 23 août courant, comme prévu dans le contrat, et que dans le cas contraire, la loi sera appliquée. vu les accords, l'eau devrait arriver dans les ménages le 23 août. En observant, je n'ai pas été satisfait. Je trouve qu'il sera en retard. Mais je pense qu'il lui reste un peu de jour. Il lui pourra fournir des efforts pour qu'il termine à cette date. Pour moi, la prolongation est inutile car la population a besoin de l'eau. Tout ce qu'il demande, il l'obtient. Le contrat est clair. Si le vide, des amendes sont prévues. Les citoyens devraient l'avoir. Le directeur technique de l'entreprise extra Kobourun déjà Nankaroutimana lui demande une prolongation jusqu'à fin septembre, vu que certains matériaux ne sont pas encore arrivés. Nous avons un problème de tuyaux qui sont importés d'Ouganda. Là-bas, ils ont un problème de la COVID-19 qui hante le monde, ce qui fait traîner le chargement des camions. Mais je ne peux pas dire que ça sera terminé. Si c'est le cas, la loi est claire. Nous pouvons demander une prolongation. Si nous avons la chance que les tuyaux nous parviennent, nous sommes capables de terminer fin septembre. Certains habitants des quartiers nord de Bujumbura, mairie demandent que cette addiction se termine vite de peur d'attraper les maladies liées au manque d'hygiène. Il a été construit au quartier Gahahezo Nelubilizi dans la province de Bujumbura en réservoir de 500 mètres quibe, qui va alimenter en eau les quartiers nord de la capitale économique. Infrastructures scolaires non accessibles aux enfants vivant avec handicap, le matériel didactique et enseignement non adapté à ces derniers, non gratuité des soins de santé Voilà certains défis qui freinent l'éducation inclusive. Ils ont été relevés par Adelaide Nyeguina, présidente et représentante légale de l'Union des personnes handicapées de Burundi, UPHB, et présentés ce jeudi lors d'une conférence euh, euh, lors d'un atelier sur l'éducation inclusive avec les cadres de la direction de l'éducation inclusive. Elle lance, elle lance toutefois un appel aux parents qui cachent encore leurs enfants en raison de leur handicap à couper court avec ce comportement expliquant qu'un enfant vivant avec un handicap peut avoir un effet positif d'une phase scolarisée comme tant d'autres. On l'écoute. Les enfants handicapés ont des difficultés d'accessibilité physique, des infrastructures. Il y a beaucoup d'infrastructures sociales, que ce soit au niveau des établissements. Il y a des escaliers qui ne permettent pas d'accès aux enfants avec handicap physique d'accéder dans les salles. Il y a aussi les enseignants qui ne sont pas formés dans l'accueil et la prise en charge des enfants handicapés. Et aussi dans le suivi, il y a par exemple la le braille, la langue d'ossi qui n'est pas connue par les différents enseignants. Il y a aussi le, le matériel didactique qui n'est pas approprié par exemple pour les enfants handicapés à besoins spéciaux, notamment le matériel pour le braille Pour les enfants ayant un handicap visuel, en fait c'est ça. On devait adapter la matière, contenu de ces enfants handicapés qui fréquentent aussi les écoles ordinaires. Il fallait qu'il y ait des écoles inclusives dans toutes les provinces du pays pour faciliter les parents. Il est vrai, il y a des parents qui, qui ne parviennent pas à, à accueillir l'enfant handicapé dans la famille. Pour cela, ils ne les amènent pas à l'école. Il reste à la maison pour garder la, la maison. Il y a même ceux qui cachent ses enfants quand il y a les visiteurs qui viennent et les cachent pour qu'on qu ne sache pas qu'il y, y a un enfant handicapé dans cette famille. Et je lance un appel à ses parents qu'un enfant handicapé, c'est un enfant comme tant d'autres, qu'il a ses droits comme ses enfants n'ayant pas handicap. Et l'autre appel est lancé aux autorités, que ce soit au niveau de la localité. Au niveau local, il faut qu'il y ait la, une sensibilisation accrue pour euh, la prise en compte de l'enfant handicapé au niveau des familles, et au niveau de l'entourage. Adelaide Nigina, présidente et représentante légale de l'Union des personnes handicapées du Burundi. La construction de logements sociaux est au stade de préparation de terrain dans tout le pays, annonce du ministre en charge des infrastructures ce jeudi lors de la présentation des réalisations annuelles, exercice 2020-2021. Déogracia Sensangani yungami a indiqué que les travaux de construction et de bitumage des routes ont été effectués à un niveau satisfaisant, à l'instar de la route nationale numéro 5, bujumbura Nyamitanga dont les travaux atteignent 99%. Suivez-le. Au niveau des infrastructures routières, beaucoup de travaux ont été réalisés. Les travaux de construction et d'obitimage de, de la RN18, phase 2, et qui est d'une longueur de 24 km, et sont en cours d'exécution par l'entreprise chinoise Hunan Construction et sur le financement de la BAD et du gouvernement du Burundi. Les travaux arrivent déjà à 87,9%. Deuxièmement, il s'agit des travaux de réhabilitation d'agrandissement et d'obitimage de, de la RN5. Avec un dédoublement sur le tronçon Rompre Chanique et Aéroport Merkel-Ondadae. Pour le tronçon principal Boujoumbranya Mitanga, qui est d'une longueur de 300,1 km, les travaux restants sont en cours d'achèvement avec un taux d'avancement de 99%. Tandis que pour le tronçon d'eau de double, marompo Chanik, jusqu'à Ron aéroport international, Mekondada est de 5 km, les travaux atteignent aujourd'hui 75,6%. Les travaux d'aménagement et de bitmatch de la RN16 pour Oligakuba, sont en cours d'exécution par l'entreprise SafeCheck et sont réalisés à l'heure actuelle jusqu'à 40%. Il y a également les travaux d'aménagement et de bitmatch de la RN3, tronçon Lumongue. Et ces travaux vont bientôt commencer sur le financement de la Banque africaine de développement BAD et du gouvernement du Burundi. Au niveau du secteur du logement, nous sommes au niveau de voir la faisabilité de mise en œuvre de la Convention et du partenariat qui a été signé entre l'Obuha et la Banque de l'habitat du Burundi pour la construction de 208 logements sociaux comme premier lot. Nous avons eu déjà un fonds qui est là disponible. Nous sommes en train de voir les modalités de faisabilité, de mise en œuvre de cette convention, puisque les terrains n'étaient pas préparés, n'avaient pas été prévus. Maintenant, les terrains sont presque prêts. Vous n'avez pas Isanganilo Vous ratez l'essentiel. Les jeunes batois de la colline Mouriré en zone commune de Bouguindana de la province Guitega, se plaignent de n'avoir pas été intégrés dans les coopératives collinaires pour bénéficier des financements destinés au développement communautaire. Ils demandent d'être considérés comme d'autres Burundais. De son côté, le conseiller de l'administrateur communal de Bouguindana, chargé du développement et de la gestion des coopératives, rejette ses propos, expliquant que c'est difficile de rassembler les batois avec d'autres gens. Elinibel Nibigira. C'est une jeune fille de la communauté Batois sur la colline Mourire de la commune Woukendana province de Gitega. Les financements de l'État, quand des coopératives collinaires ont épargné les Batois, Regrette cette jeune fille qui laisse entendre que les Batois n'ont pas été servi. Ça peut être possible d'adhérer dans ces coopératives, mais pour nous, ce n'est pas du tout facile, car ils invitaient d'autres sauf nous. On souhaite que nous aussi, on puisse être informés, formés comme d'autres. Comme ça, ensemble, pour tout oeil et toi, c'est plus avantageux et cohérent. Ce jeune garçon autochtone dit qu'il n'a pas adhéré à la coopérative sur la colline Mouride. En effet, ses batois disent n'avoir pas été sensibilisés et demande d'être traité au même pied d'égalité que les autres. Son souhait est de réaliser son projet en rapport avec l'élevage. Concernant les coopératives, nous les Batois, on n'a pas adhéré, on n'a pas assez d'informations. Ces coopératives et ces millions de financement, nous les entendons comme ça en tant qu'ébatois. Nous ne savons pas s'ils si ont été distribués ou pas. Car nous ne sommes pas membres de coopératives. Moi, j'ai un projet relatif à l'élevage. Nous souhaitons que l'on nous approche, car nous souhaitons que l'on nous approche pour nous considérer comme les autres. Cependant, L'administration communale de Bugendana n'est pas de cet avis. Le conseiller de l'administrateur communal chargé du développement des coopératives explique plutôt que le problème réside chez les batois eux-mêmes. Ce n'est pas uniquement les batois. L'intégration aux coopératives semblait au début très difficile. Même d'autres ont éprouvé des difficultés. À part que ces batois ne sont pas faciles à rassembler. Ils n'ont pas été discriminés. Le problème de capital s'observent chez tout le monde. Mais vous savez que socialement, ils ne veulent pas se regrouper avec les autres. Même entre eux, le problème persiste toujours. Ils sont instables. Depuis 2019, l'État a financé les coopératives sur toutes les collines du Burundi avec un crédit qui s'élève à 10 millions de francs burundais chaque colline afin de contribuer au développement communautaire. Elinibel 13h10 à Bujumbura, vous êtes branché chez Suri Le mandat des députés et sénateurs revêt un caractère national et tout mandat impératif est nul, selon l'article 154 de la Constitution burundaise du 7 juin 2018. L'article 168 précise que certaines missions de ces deux chambres du Parlement, dont accusé le président de la République en cas de faute de trahison, Vestine Boutoyi a lu la constitution en rapport avec le Parlement burundais. La constitution burundaise promulguée le 7 juin 2018 précise en son article 154 que le mandat des députés et sénateurs a un caractère national et tout mandat impératif est nul. Son article 163 montre que le Parlement vote la loi et contrôle l'action du gouvernement. En outre, l'article 168 de la même constitution, clarifie les missions de deux chambres du Parlement, entre autres recevoir un message du président de la République, accuser ce dernier en cas de faute trahison par une résolution prise par les deux tiers des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, évaluer tous les six mois la mise en application du programme du gouvernement et autres. En effet, l'article 171 et 173 précisent que les candidats aux élections législatives peuvent être présentés par les partis politiques ou se présenter en qualité d'indépendant et que les élections des députés se déroulent suivant le scrutin des listes bloquées à la représentation proportionnelle. L'article 161 de la même constitution évoque les conditions d'expiration d'un mandat d'un député ou sénateur dont le décès la démission, l'incapacité permanente et autres. C'est au moment où le politologue Dr Denis Vanchimi-Youssa a montré lors de sa recherche que le Parlement burundais a un mandat impératif depuis 2009. Festine Boutoui, en bref, l'ancien président de la République, Michel Michombero, est jusqu'ici considéré comme le premier responsable des tuéries de 1972. Lors de la présentation du bilan provisoire du travail d'exhumation des fosses communes à Mérite-Boujumbura, le président de la commission vérité et réconciliation a indiqué que d'autres institutions étatiques, comme les forces de l'ordre, le service de la documentation ainsi que certains jeunes de la J.R.R., ont été cités par des témoins comme ayant participé à ces violations. Dans une conférence de presse, Pierre Claver-Naïtialier a souligné que six fosses communes ont déjà été identifiées. Actualité internationale. Troisième vague de COVID-19 sans précédent à Dakar, au Sénégal. Le variant Delta fait des ravages, étant à l'origine d'un grand nombre de contaminations et complications. Aïof, le plus grand cimetière de la capitale, trois fois plus d'inhumations sont effectuées chaque jour et dans le cimetière chrétien, le ressenti est le même. Mais le nombre de décès dû au coronavirus serait encore sous-estimé à l'échelle du pays. Près de 60 000 cas de coronavirus ont été détectés depuis le début de la pandémie en juillet. Un pic quotidien de 1700 cas a été enregistré. Hugues Fabrice Zango est entré dans l'histoire sportive du Burkina Faso ce 5 août au Jeux de Tokyo. A 28 ans, le Burkinabé a offert la toute première médaille olympique le jour de l'indépendance de son pays en gagnant le bronze, le bronze au triple saut -so, en inscrivant 17,47 mètres derrière le portugais Pedro Picardo et le chinois Zhu. Comme au championnat du monde 2019, Hugues Fabrice Zango finit troisième du bronze, qui vaut de l'or pour le pays des hommes intègres. Et plus proche de, de chez nous, en République démocratique du Congo, cela fait plus d'une semaine maintenant que le différent perdure entre confessions religieuses sur la désignation du président de la commission électorale. Selon Erefi, six des huit confessions reconnues par l'État ont déposé le nom de leur candidat, Denis Kadima. Les églises catholiques et protestantes estiment que c'est illégal et pointent que les pressions et menaces exercées remettent en cause son indépendance. L'opposition et même, même une partie de la nouvelle majorité menacent de ne pas participer à cette scénée. Le mouvement citoyen La Lucha a appelé lui à un sit-in ce jeudi matin. Il est 13h14 minutes à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est la fin de ce journal, je vous en rappelle les grandes articulations avant de nous séparer. La commission vérité et réconciliation dit avoir déjà identifié six, six forces communes des victimes de tueries de 1972 au Burundi. Dans une conférence de presse ce jeudi, le président de la CVR a déclaré que l'ancien président de la République, Michel Michombero, est jusqu'ici considéré comme le premier responsable. La régie des zones n'entend pas accorder un délai supplémentaire à la société Xtraco pour l'adduction d'eau dans les quartiers nord de la ville de Bujumbura. Les travaux doivent se terminer ce mois d'août, alors que cette société voudrait aller jusqu'à fin septembre. Et les jeunes batois de la colline Mouriré en zone commune Wugendana de la province Guitega se plaignent de ne pas être intégrés dans les coopératives collinaires, mais l'administration communale rétorque qu'il est difficile de les rassembler avec d'autres gens. Et dans le reste de l'actualité africaine, l'ovarian Delta Covid-19 fait des ravages à Dakar, au Sénégal, alors que le jeune Burkinabé Hilde-Fabrice Zango, 28 ans, est entré dans l'histoire sportive de son pays. Son pays en lui offrant la toute première médaille olympique sur Saint-Côte en gagnant le bronze au triple saut. Il est 13h15 à Bujumbura et sur les Suri Sanganilo. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Elika Dogo pour la mise en onde. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Au micro, Jean Bosco, Ndouima, Anna. Passez un très bon après-midi.